Sud Presse et Le Soir Bon vendredi, vous écoutez Vivacité, il est 11h L'actualité, accueillons Marianne Brillo. Bonjour. Bonjour à tous. Cinq policiers abattus, deux autres qui se trouvent dans un état critique et les forces de l'ordre toujours sur les dents à Dallas. Ce sont des snipers, des tireurs isolés qui ont tiré sur les policiers alors qu'une manifestation était organisée pour protester contre les dernières bavures policières en Louisiane notamment et la mort de deux hommes noirs. Quatre hommes sont en garde à vue pour l'instant et l'un d'eux a déclaré qu'il avait posé des bombes partout dans le centre-ville de Dallas. Les services de déminage sont mobilisés. Le président américain Barack Obama qui se trouve à Varsovie pour le sommet de l'OTAN. Barack Obama est tenu au courant des événements mais il n'a pas encore réagi officiellement. Lors de plusieurs contrôles menés au mois d'avril, la Direction Générale du Transport Aérien relevé des manquements, des failles dans la sécurité à l'aéroport de Zaventem. C'est une infolue ce matin dans la Libre-Belgique. Des inspecteurs ont ainsi pu accéder sans badge aux bagages déjà enregistrés. Ils ont remarqué aussi que des chaussures n'ont pas été soumises au rayon X après une alarme pourtant au portique. Faille encore dans les contrôles des bacs où l'on dépose des sacs, des clés autres GSM. Trop peu de comptes disent les inspecteurs pour détecter d'éventuels explosifs. Il était attendu, le super typhon Nepartak à déferlé ce matin sur Taïwan avec des vents de près de 200 km heure, 15 000 personnes ont été évacuées, des centaines de vols annulés. Les écoles, les bureaux sont fermés. Un premier bilan fait état de deux morts et de dizaines de blessés. La télévision montre des images de panneaux à terre, de toitures envolées. Un train de marchandises a également déraillé. Le typhon qui se dirige pour l'instant vers l'est, de la Chine. Le Tour de France dans les Pyrénées pour la septième étape au programme un col de première catégorie. Greg Van Avermaet sera toujours en jaune vers 13h quand le départ de cette étape sera donné et il va devoir se battre pour le garder ce maillot. C'est un arbitre anglais, Marc Kladenburg, qui a été désigné ce matin pour arbitrer la finale de l'Euro de football dimanche soir entre le Portugal et la France. C'est lui qui avait dirigé le premier match des Diables Rouges face à l'Italie au début du tournoi. Météo, un temps nuageux, un risque d'averse aussi cet après-midi en soirée sur l'ouest et le nord du pays, notamment, maxima de 20 à 24 degrés. Vous le savez, c'est le premier week-end de transhumance sur les routes européennes, premier week-end de départ en vacances avec des pics. À attendu aujourd'hui et demain, surtout en France mais chez nous aussi et on va voir ça tout de suite avec RTBF Mobile Info et il y a déjà des ralentissements Antoine Binamé. Oui, quelques ralentissements mais ça s'est fluidifié sur le 411 vers le Luxembourg, quelques ralentissements encore par contre vers la France, sur le 19 Bruxelles Valenciennes au niveau du poste frontière d'Anzy vous perdez une vingtaine de minutes vers la France et une vingtaine de minutes aussi perdues sur le 17 Anvers-Lille au niveau de Requem vers la France, pour le reste de la circulation, un camion en panne sur le 411 Namur-Arlon à hauteur de Pour hier. Bande de droite et d'arrêt d'urgence neutralisée vers Arlon. Trois grands chiens errants sur la N5 qui relie Charleroi à Couvain à hauteur de Marienbourg. C'est en direction de Couvain. Et pour terminer, vous signalez ce véhicule en panne à Bruxelles dans le tunnel cinquantenaire. Bande de droite neutralisée en direction de Tervuren. Vous avez éternué à Rhume Et tiens, c'est y là dans les 30 minutes. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0848 400. Un air de vacances sur la route des départs. C'est tout de suite avec Stéphane Pieber. Et tout à l'heure, le Mobicopter RTBF Mobile Info, dès 15h30, qui survolera les nœuds routiers pour vous accompagner au mieux sur la route. Merci Marianne la, la, la. En juillet chez Ego, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard vous dressant sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piéboeuf. Mais c'est vendredi, vous êtes peut-être en plein préparatif, direction euh, la côte belge, la côte d'Azur, les Ardennes euh, ou encore euh, ailleurs, en Espagne par exemple, vous préparez vos vacances et, et on va vous accompagner euh, sur la route des vacances en tous les cas dans les embouteillages aussi, jusqu'à 13h. Alors, il y aura du monde, hein, on hésite encore pour euh, les people en vacances. Je ne sais pas si on va appeler Johnny Hallyday ou Jean-Pierre Koff, voilà. Mais Jean-Pierre Koff, ça va être un peu difficile hein, depuis quelques jours mais il pourrait revenir avec Fabien Le Castel évidemment, qui est imitateur et on l'appellera sur son lieu de villégiature aux alentours de 11h30 et puis euh, midi 30 ce sera Ophélie Fontana qui se prêtera au jeu des questions des people en vacances. La conso avec Aurore Salsano si vous partez en camping euh, ou alors qu'un ami de votre enfant vient loger à la maison il faut un matelas, un matelas gonflable le plus confortable possible les bons plans seront dans un air de vacances. Et puis la météo des plages et des vacances, de Nicolas viendra nous rejoindre en studio pour évoquer vos destination, celle que vous nous demandez tous les jours par SMS au 3063 et dans les tubes de l'été on va encore faire clignoter le studio ici c'est garanti avec tout à l'heure Paco d'ailleurs on a on a fermé les fenêtres déjà on est prêt parce que nous danserons le mambo dans quelques secondes après avoir écouté Navy et j'écoute du Miles Davis un air de vacances Sur Vivacité, ma peine au fond d'une fiole. Puisqu'on ne sera plus ensemble, si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. Temps de te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'au détail. Alors j'écoute, tu m'as Et le temps passe. On s'afflige, des supplices.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 la Alors j'écoute tu m'as My Steven Tip Top sur Vivacité avec J'écoute du Miles Davis on l'écoutera peut-être tout à l'heure dans la quotidienne du Tip Top entre 19 et 20h sera-t-il toujours dans le classement demain et bien vous le saurez entre 10h et 13h en direct sur Vivacité on se retrouve avec notre tout premier tube de l'été dans quelques secondes restez là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 Ah l'été, le soleil, la terrasse, ça donne envie d'un petit plaisir. Un plaisir nature On va chez Ogreen, c'est les soldes. Ogreen, plaisir nature. Jusqu'à 13h. Vivacité, un air de vacances. Et c'est l'heure de notre tout premier tube de l'été. Alors aujourd'hui, euh, c'est euh, c'est du mambo que nous allons danser. A little bit of Avec euh, Lou et Mambo Number no. 5, euh, c'est un célèbre titre composé en 1949 par le Cubain Pérez Prado, surnommé le Roi du Mambo, paru initialement en 78 tours. Le morceau était repris en 1999 par l'Allemand Lou Bega, qui le remet au goût du jour. Il lui adjoint des paroles Et on fait un succès qui fera danser toute la planète pendant l'été 1999. Voici sur Vivacité, Lou Béga et number five. Mambo number 5. Vous savez danser le mambo Oui On fait clignoter le studio Oui Ok, on profite. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on. The store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Be a buzz like I had last week. I must stay keepers, talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. <clears throat> so what can I do? I really value you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, It's all good. Let me jump in, send in the trumpet. A little bit of money got in my life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 Même nos baches ni pour rien. sur Vivacité, ils seront en concert Vivacité le 9 décembre, et il y a le temps, ce sera l'ancienne Belgique de Bruxelles. Bien sûr, Soares, c'était au bord du gouffre, de Nicolas s'installe, la météo des plages et de vos vacances sur Viva dans quelques secondes. soldes chez Plumard. Plumard. Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box-springs, linge de lit.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 Vivacité et La Deux présente le Meeting international d'athlétisme de la province de Liège. De l'athlétisme de haut niveau à metteau le mercredi 13 juillet à 20h. Venez applaudir Nafitiam et les autres Belges dans leur dernière ligne droite pour les JO. Plus d'infos sur meetingliège.be avec le service des sports de la province de Liège et la Loterie nationale. Faites la fête avec nous. Vivacité <rire> présente le Solidarise Day, c'est dimanche 21 août à Flemal. Et en plus...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 Bon vendredi avec nous, un air de vacances jusqu'à 13h et c'est le moment de vous retrouver de Nicolas, Vendredi, jour de départ en vacances, classé rouge d'ailleurs, certains sont sur le point de partir sur la route des vacances. Mais avant d'évoquer la météo de vos vacances, à vous qui nous demandez la météo par SMS au 3063, le littoral devrait faire le plein ce week-end de Nicolas. bonjour Bonjour Stéphane, oui le littoral qui attend beaucoup de monde mais c'est vrai qu'aujourd'hui eh le ciel restera quand même très nuageux sur nos plages avec possibilité même cet après-midi de l'une ou l'autre petite averse, une zone de pluie migre en effet sur la mer du Nord et pourrait donc aborder nos plages Donc, euh, averses possible pour aujourd'hui mais la situation va nettement s'améliorer ce week-end avec demain de belles éclaircies et 23 degrés sur la plage, on pourrait même atteindre les 24 à 25 degrés dimanche avec possibilité d'un coup de tonnerre mais pas avant la soirée. Alors concernant la météo de vos vacances que vous pouvez demander à tout moment par sms au 3063, nous n'allons pas partir loin Denis. Je vous lis un sms. Bonjour monsieur Denis Collard, pouvez-vous me communiquer ce que prévoit la météo sur les Ardennes belges de ce jour à dimanche Merci. Vous êtes bien placé pour le savoir Denis, l'Ardenne belge est un endroit idéal pour passer d'excellents moments en famille n'est-ce pas Tout à fait, Stéphane, vous parlez un Ardennais convaincu. Et aujourd'hui, eh on est d'ailleurs sur l'Ardenne, la région qui a connu le meilleur ensoleillement jusqu'à présent ce matin. Les nuages vont bourgeonner cet après-midi. S'il y a une averse, ce sera vraiment localisé. Demain, on s'attend par contre à des nuages le matin, mais à des belles éclaircies l'après-midi. Côté température, eh bien, on aura 22 à 24 aujourd'hui, 24 à 25 6 pour demain et dimanche euh, on restera dans les mêmes valeurs même un petit peu plus mais on se méfiera d'un petit coup de tonnerre euh, en soirée possible localement Merci beaucoup de Nicolas, on vous retrouve tout à l'heure bien sûr pour euh, la météo euh, de vos vacances, à vous qui êtes à l'écoute de Vivacité vous avez envie de connaître euh, la météo de votre lieu de villégiature, vous pouvez nous demander tout ça par SMS au 3063 si vous partez dans les prochains jours et eh bien c'est le moment idéal de nous envoyer un SMS avec euh, votre destination au 3063 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Et ça ne nous empêchera pas de danser sur le tube de DNCE, Cake by the Ocean.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 Et dans quelques instants, il y aura Vanessa Paradis, Marilyn et John Et nous allons accueillir euh, l'homme qui peut faire euh, revenir Jean-Pierre Coff, euh, bonjour Mais bonjour, comment allez-vous mon cher <rire> monsieur Piedbœuf Ça va bien, Fabien Lucasel ou Johnny Hallyday aussi, c'est ma voix préférée Euh, bonjour, bonjour, bonjour, je suis vraiment très très très très content de la oh. vivacité. Euh, parce que la vivacité, ça me manque un peu chez <rire> Comment ça va Fabien Le Cassel Bah écoute, euh, ça va super bien parce que je suis en, en vacances, là, je suis dans le sud de la France. Ah, dans le sud de la France, où ça, précisément Je suis dans les Icembre, à côté de Fréjus. Et alors, le temps, la météo, la plage euh, ou la piscine plutôt Ouais la plage la plage. Euh, ce matin c'est couvert mais là c'est grand ciel bleu euh, Il doit faire une petite trentaine de degrés déjà. Magnifique Bon les questions des people en vacances Quelle est la chanson pour vous Qui représente le mieux l'été Ah euh, L'été euh, Je dirais euh, Je veux du soleil Jeu du soleil, c'est la... Voilà man... l'été Voilà l'été Les négresses vertes peut-être Exactement, j'adore cette chanson. Bon, on va essayer de la retrouver pour, pour tout à l'heure, mais en attendant, vous allez nous raconter votre meilleur souvenir de vacances. Mon meilleur souvenir bah, En fait, c'était euh, finalement un souvenir de travail. Je pense, puisque l'année passée, j'étais dans la même région et j'ai joué à un spectacle qui euh, s'appelle euh, Les 400 voix, où on est quatre imitateurs. Hum. Et on a joué devant une foule de... de de vacanciers en, en délire. Donc c'était un peu mes, mes, mes, mes meilleurs souvenirs. Et euh, notre souvenir de voyage c'était le Québec aussi, euh, le festival des rires de Rire du Québec. Oui. Euh, qui là, euh, qui là était, était génial parce que bon voilà, on est je suis resté une semaine et demie, j'ai profité un petit peu de, des environs. Et, et euh, voilà. Êtes-vous plutôt camping ou hôtel Ah ben je, je me suis eu au banc camping il y a deux ans et j'étais assez déçu du coup je me suis remis euh, plutôt location location de de d'appartement de, de, de villa ou euh, c'est ça okay. ou alors si je retourne en camping ce sera dans, dans, dans quelque chose de dur parce que là c'était en tente et il pleuvait c'était pas agréable <rire> c'est clair c'était un peu compliqué piscine mer ou montagne euh, plutôt montagne la météo idéale pour vos vacances c'est quoi une température par exemple Euh, 30 grand maximum. Maximum. 25 et 30, c'est bien, sinon c'est trop chaud. Ok. Votre cocktail préféré Alors, moi, c'est un cocktail salé, c'est le Bloody Mary. Ah oui, avec le maire. jus de tomate et la vodka, c'est ça hein Exactement. Ouais, délicieux. Ça va très bien avec le barbecue, ça, d'ailleurs. Ouais, ça va bien avec le barbecue. C'est aussi votre plat préféré, le barbecue, ou c'est autre chose Ouais, j'aime bien le barbecue et en particulier le poulet. Je suis un grand fan de poulet. Et euh, les, mes autres plats préférés sont les, les plats plutôt euh, euh, la tagine, par exemple. Ah oui, ça c'est très, ouais, très, bon très épicé. Tagine poulet, citron, confit, olive. Ok. La glace, fraise, vanille, chocolat ou un autre goût Ah moi je suis plutôt dans les dans les sorbets. J'adore tout ce qui est fruité. Très bien. Et dans quel endroit vous sentez-vous en vacances chez nous en Belgique Ah bah Moi j'adore l'Ardenne. Euh, ouais, les alentours de. Ouais J'adore l'Ardenne. D'ailleurs, avant d'arriver ici, j'étais euh, aux alentours de, de, de Stavelot. Oui. Euh, où là j'étais vraiment euh, comme en vacances. Malheureusement, oui. le temps ne se pas toujours. À l'abbaye de Stavelot, comme Alex Vizorek hier. Eh ben, Je suis allé voir Alex en fait. Ah bah voilà <rire> C'est donc ça le point commun Très bien, eh ben, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu Au questionnaire des people en vacances On a retrouvé votre tube de l'été préféré C'est celui-là Ah génial Ah j'adore ça Ça c'est sous le soleil de Bodega C'est pas voilà l'été voilà l'été. C'est pas grave, bah, le soleil de Bodega c'est parfait Dans, dans ma petite ville de Moucron, il y a un endroit où je vais régulièrement qui s'appelle La Bodega. Ah, euh, voilà. c'est un, un petit peu mon endroit de vacances chez moi. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup, Johnny Hallyday. À bientôt. Hein. Euh, à bientôt et euh, vive l'été! D'œil sur les routes. À que c'est fluide ou compliqué, Antoine Binamé À que c'est un peu plus fluide que tout à l'heure. Sur le 411 au niveau d'Arlon, c'est assez fluide. Ça ralentit sur le 19 Bruxelles-Valenciennes au niveau du poste frontière d'Anzy. Et sur le 17 Anvers-Lille au niveau de Rekem. Dans les deux cas, vous perdez une vingtaine de minutes en direction de la France. Ralentissement aussi lié à un camion. C'est sur le 411 Namur-Arlon au niveau de Courrières. Bande de droite et d'arrêt d'urgence neutralisée vers Arlon. Et puis quelques ralentissements sur le ring de Bruxelles. On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 Fin des années 80, Vanessa Paradis était sur Vivacité, Marilyn et John. Tour de France 2016. Ce vendredi 8 juillet, 7ème étape. 162 km 500 en montagne, entre l'île Jourdain et le lac de Payol. À vivre sur Vivacité, euh, la Une Télé et également sur RTBF euh, Ovio. Et ils sont plus de 5000 à travailler quotidiennement sur le Tour de France. Parmi ceux-ci, les barriéristes, comme on les appelle, qui doivent déplacer quotidiennement plusieurs centaines de barrières. Un travail dans l'ombre, mais qui est pourtant essentiel, comme nous l'explique Pierre Capard dans les coulisses du Tour de France. Chaque jour, tôt le matin, ils sont plus de 70 à placer des centaines de barrières sur le site d'arrivée. Et chaque soir, une fois l'étape terminée, ils sont à nouveau à pied d'œuvre pour ranger le matériel. Ils, ce sont les barriéristes de chez Doublé. Parmi ceux-ci, deux Belges, Philippe et Baptiste, qui découvrent pour la première fois l'effervescence de la grande boucle. Le rôle n'est pas vraiment de tout repos, mais il est indispensable. Pour Philippe Lienard, c'est clair, sans barrière, pas de Tour de France. Sans barrière, pas d'arrivée de Tour de France, parce que déjà, il faut protéger les coureurs dans premier temps. Ensuite, il y a des sponsors qui payent très cher pour être près de la ligne. Donc, tous les jours, on a un plan d'implantation qu'on doit respecter reçu par ASO. Et chaque matin, on déploie 500 barrières qui fait plus ou moins un kilomètre. Et le soir, c'est l'inverse. Il faut les ranger dans les racks et on repart à zéro pour le lendemain. Mais pas le temps de se reposer, là On se repose très peu de temps. Donc, on fait des bonnes siestes l'après-midi et le soir, on prend la bonne douche, on fait un bon repas et on est reparti pour l'étape qui suit. Les journées sont donc longues et bien remplies, mais aucun regret pour Baptiste to En gros, nos journées types, on se réveille selon l'étape entre 6h et 6h30. Moi, je suis dans l'équipe barrière haut, donc on, on délimite la zone technique, zone VIP, euh, podium, les différentes tribunes. Et voilà, et après, on attend que les coureurs soient passés. Dès que la voiture balai est passée, on démonte tout pour passer à l'étape suivante. C'est très physique quand même. C'est physique et très fatigant. C est, c est, on marche plus ou moins 20 km par jour. Et c'est lourd Et c'est lourd. Les barrières sont entre 18 et 38 kg. C'est surtout impressionnant le, le déploiement du Tour de France. On ne se rend pas compte que quand on regarde à la télé tout ce qui se passe derrière. Et pour prouver à ma maman que je pouvais y arriver parce que je voulais la contredire, j'ai fait les démarches pour pouvoir être intégré dans l'équipe doublée. On fait ça pourquoi Pour, pour l'ambiance Oui, il y a une super bonne ambiance, on se retrouve à une soixantaine de jeunes et il y a vraiment une chouette ambiance. Baptiste et Philippe n'ont donc pas tardé à trouver leur marque au sein de l'équipe comme le confirme Hervé Fouble, leur chef de projet. Ce sont les deux seuls Belges du groupe, ça se passe parfaitement bien. Ils apportent leur bonne humeur communicative, c'est parfait. Bonne humeur, c'est important parce que vous bossez pas mal quand même. Ouais, on bosse pas mal, on a de, de, de belles journées, de gros déplacements comme, comme tous ceux qui travaillent sur le Tour de France. Donc c'est important, ouais. important d'être de bonne humeur, d'avoir la pêche et, et long. tant mieux. Les travailleurs du tour au micro-vivacité de Pierre Capard. et on se connectera encore une fois tout à l'heure avec le Tour de France en direct avec Samuel Grulois. Dans un instant, c'est Émilie De Kegel qui va s'installer à mes côtés pour évoquer l'été du bon côté. Il paraît que ça va sentir le monoi cette émission cet après-midi. On en parle juste après Chris Cap que voici avec Badabing. I, I woke up in a stranger's home. Shots of like You know that girl really turned me on. Triscab, Bada Bing, son vivacité. L'été du bon côté. Et avant d'écouter euh, Thomas Dutron et J'aime plus Paris... Bonjour Émilie de Kegel. Bonjour. Ça va Ça va bien, ça va bien. Ça va mieux quand on m'entend. Ouais. <rire> bon, j'ai dit il y a quelques instants que votre émission allait sentir le monoeil et je mentis. Non, absolument pas. De manière générale, du lundi au vendredi, l'émission sans le monoi, la noix de coco, la crème solaire, l'indice UV 50, protection, écran total. Mais le vendredi, un petit peu plus, puisqu'il n'y a pas vraiment d'invités Il n'y a pas mmh. vraiment de thème. Les thèmes, ce seront nos auditeurs qui vont venir nous rejoindre pour parler de quelque chose qui leur tient à cœur. En l'occurrence, aujourd'hui, nous allons parler des vacances. Ça tombe bien, mais tous les souvenirs qu'on a. Ouais. Euh, pas les souvenirs qu'on rapporte, mais les souvenirs de vacances, les vacances de rêve. Par exemple, vous, alors on fait abstraction de l'aspect financier. D'accord ouais. On met ça de côté. Okay. Vos vacances de rêve, Stéphane, ce serait quoi ah bah Les Bahamas. Les hein, Bahamas pour ouais. vous. Peut-être que vous, hein, qui vous nous écoutez à l'instant, vous êtes déjà parti là-bas. Eh bien, venez nous le dire. Ou alors, le pire souvenir de vacances que vous ayez eu Euh, ah oui, il y en a eu un. Ah, y un. C'était où C'était en Crète, figurez-vous. Ouais. En plus, c'était une surprise. Donc, j'ai surpris mon épouse en modifiant la destination pour ah. avoir le soleil garanti. On partait en avril. Et mm -hmm. au départ, on devait partir pour le sud de la France, dans un endroit qu'on connaît, etc. Je suis allé dans une agence de voyage. Pour changer Pour changer. Où le soleil est-il garanti Oui, la Crète, etc. On est arrivé dans un hôtel pourri, mais vraiment pourri. <rire> le, gars, le gars à l'accueil s'appelait Monsieur Takis. Et ah, moi j'ai voilà. appelé Sœur Takis. Voilà. voilà. C'est genre l'endroit on rentre. Il y, y a plein d'hôtels parce qu'on fait la tournée de tous les hôtels, vous savez, souvent. On était les ah, seuls à descendre à cet hôtel-là. Et vous avez compris pourquoi, très vite. On, on a changé le lendemain. Voilà, pour les histoires de Stéphane, mais je suis sûr que vous qui nous écoutez, vous en avez aussi des histoires, des petites anecdotes, des souvenirs de vacances, des aventures, des mésaventures. On les attend dès à présent hein, par SMS au, au 3063. On aura l'occasion de discuter de ça cet après-midi à partir de 13h. Est-ce que vous êtes là à midi 5 euh, Si j'ai fini ma tartine. D'accord, Et eh bien vous viendrez danser <rire> sur, euh, sur Paco. Oui. Ça va être sympa hein, on va encore faire clignoter le studio et tout, il y a une ambiance de fou, Emily vous êtes invité et on compte sur vous. D'accord. Ah à tout à l'heure. Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances. Je fais la gueule. Et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens aigris. gris. Je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris. Encore partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie, j'ai pas le temps Je suis si bien dans mon lit Prépare une arche De la Noé. Tu vois bien On veut se barrer Même et or Paris est mort Il est 5 or Paris s'endort Je sens, tout, Je manque de souffle Je suis tout pâle Sur un petit bout J'aime plus Paris Non mais on se prend pour qui je veux voir personne Couper mon téléphone Vivre comme les nonnes. Je parle pas de John J'aime plus Paris mmh. Passer le périph De pauvres R n'ont pas le bon goût d'être millionnaire. Pour c'est pas rien, la ville lumière, c'est tout au bout du RER. Y a plus de Titi, mais des minets. Paris sous cloche, ça me gavroche, il est fini. Le Paris d'aujourd'hui. diable, aujourd'hui, voire suis des diables. J'aime plus Paris. Non, mais on se prend pour qui Je vois trop de gens, je me fous de leur vie.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 Si bien dans mon lit, dans ton pari, c'est toute ma vie, c'est la plus belle, j'en fais pareil, il n'y a qu'un, c'est bien. Dans l'album « Comme un manouche sans guitare » sorti en 2007, c'était Thomas Dutron, « J'aime plus Paris ». Ah, il va s'en passer des choses tout à l'heure dans l'été du bon côté à en lire vos sms au 3063 souvenirs du Sénégal, sauvetage d'un animal très particulier et évidemment euh, l'histoire n'est pas expliquée, donc euh, ce sera à découvrir tout à l'heure avec Émilie euh, des 13h sur euh, Viva. Avant cela nous allons parler de la conso avec Aurore Salsano si vous partez en camping ou que vous avez par exemple, je sais pas, le copain d'un enfant qui vient dormir à la maison bah, vous aurez peut-être besoin d'un matelas supplémentaire un matelas gonflable, voici tous les conseils d'Aurore pour faire le bon choix avec une fourchette de prix qui va de 5 à 250 euros. Si, si, vous avez bien entendu, vous avez plutôt intérêt à bien choisir votre matelas d'appoint. Pour commencer, il faut bien analyser vos besoins. Vous partez camper en emportant le strict minimum Alors choisissez un matelas bien isolant pour ne pas souffrir du froid et de l'humidité du sol. Mais pas trop lourd non plus, surtout si vous le portez sur le dos. Dans ce cas, il vaut même mieux choisir un tapis de randonnée, mais là encore, il y a tapis et tapis. Du Du tapis tout mince, style tapis de yoga en mousse, au tapis un peu plus épais, qui laisse parfois entrer une fine couche d'air, sorte de tapis autogonflant. Revenons à nos moutons, enfin à nos matelas gonflables. Il existe des modèles de base, de quelques centimètres et d'autres beaucoup plus épais, parfois jusqu'à 50 centimètres de haut, mais là, on est dans le haut de gamme, avec même aussi une structure interne qui sert quasiment de sommier. Plus il est épais, plus il est isolant, puisque la couche d'air, qui sert d'isolant naturel, est plus épaisse, mais dans ce cas, il est plus lourd aussi, autant le savoir. Un bon plan est de le choisir en FiberTech, une nouvelle super matière présentée comme deux fois plus solide que le PVC et pour ainsi dire auto-réparatrice. Elle est aussi plus légère, mais vous l'aurez compris, un peu plus chère. Le souci du matelas gonflable, c'est qu'il faut le gonfler, et oui Là aussi, plus ce sera facile à la bouche, donc moins ce sera cher Si vous voulez un matelas avec pompe électrique intégrée, c'est plus cher, mais tellement plus pratique. Enfin, si vous partez en camping, préférez deux matelas d'une pièce plutôt que un de deux. Ça vous permettra de mieux les adapter à la situation, par exemple aux bosses présentes dans le sol. Vous voyez que pour choisir un bon matelas gonflable, il ne faut pas se dégonfler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 C'est Red Market, le supermarché avec un personnel hyper sympa, des produits frais, des caisses ultra rapides et des prix constamment revus en fonction de la concurrence. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Jemeb-sur-Meuse, 109 rue de la Station.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 Et bon courage si vous êtes en train de bosser car on évoque les vacances dans toutes les émissions. On espère évidemment que ça vous plaît, euh, mais je sais que ceux qui travaillent attendent avec impatience euh, l'heure de table. Elle arrive dans quelques instants et d'ailleurs on va s'informer aussi sur Viva. On parlera encore du Tour de France, on se connectera avec l'équipe sur place là-bas dans les montagnes du Tour et plus près de nous. On va aussi parler de vélo grâce au Beau Vélo de Ravel. Nous sommes vendredi et demain, euh, eh bien, Adrien Jovenot et toute l'équipe du Beau Vélo vous accueilleront à Oupay. On évoquera les réponses pétition des artistes aujourd'hui. Restez là frais, ça sent bon l'été, un véritable coup de cœur, vivacité. C'était Cocoon avec I Can Wait. Et dans quelques instants, on va bien sûr s'informer. Et puis on reviendra avec Ophélie Fontana qui nous racontera ses vacances. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encastrable. Créphel. Les meilleurs prix,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 Essentiel by Moby Pain, les meilleurs soldes en mobilier contemporain. Exclusif, unique, authentique, découvrez les tendances les plus chic. Essentiel, roue du Condro à frais, ouvert aussi le dimanche dès 14h. Essentiel, votre créateur d'ambiance. Méga solde chez Plumar. Plumar. Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit. Plumar.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 Il est tout pile midi. L'info, Marianne Brilot. Bonjour à tous. Ils étaient clairement la cible des snipers, des tireurs isolés hier soir aux états unis À Dallas, cinq policiers ont été abattus lors d'une fusillade. Quatre suspects ont été interpellés. L'un d'eux a déclaré que des bombes avaient été déposées dans le centre-ville. Cela dit, il y a encore beaucoup de confusion en ce moment dans les rues de Dallas. On revient sur les circonstances de ce drame avec Waup Fayoumi. La fusillade s'est déroulée à la fin d'une manifestation antiraciste qui avait rassemblé des centaines de personnes dans la grande ville du sud des états unis Des tireurs ont ouvert le feu et ont clairement visé les policiers présents pour assurer la sécurité du cortège. Et selon la police, les tireurs se trouvaient au-dessus des manifestants. Six autres policiers et un civil ont aussi été grièvement blessés. La manifestation s'est terminée dans une ambiance de chaos, racontent plusieurs témoins sur place. Plus tard dans la nuit, un tireur est mort dans un échange de tirs avec les forces de l'ordre. Il s'était retranché dans un garage et affirmait avoir mis des bombes partout dans la ville. Deux autres suspects ont été arrêtés après avoir été repérés avec des sacs dans leur voiture. Une femme a aussi été interpellée un peu plus tard. Des équipes de la force d'intervention d'élite de la police ont été déployées et les autorités ont interdit le survol de la ville, sauf des vols de secours. Les services de déminage continuent de ratisser le centre-ville de Dallas pour l'instant. Le président américain Barack Obama, qui se trouve à Varsovie pour le sommet de l'OTAN, Barack Obama vient de réagir. Il dénonce cette fusillade contre des policiers, des attaques haineuses, calculées et méprisables, tout en ajoutant qu'il n'y avait pas de justification possible. Le sommet de l'OTAN de Varsovie qui est consacré aux tensions avec la Russie notamment, mais également au terrorisme et à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. Ce très violent incendie ce matin, farsienne près de Charleroi. Le feu a ravagé une habitation à la suite sans doute d'une explosion dans la cuisine. Quatre adolescents et deux adultes ont pu échapper aux flammes. Un pompier a été légèrement blessé lors de l'intervention. Le Tour de France attaque les Pyrénées aujourd'hui pour sa septième étape. 162 km à parcourir vers l'ac de Payolle, avec au programme aussi un col de première catégorie. Greg Van Avermaet sera toujours en jaune tout à l'heure vers 13h quand le départ de cette étape sera donné. Le premier week-end de départ en vacances entre code orange et Rouge dès aujourd'hui en France mais aussi chez nous. Alors vous allez être très nombreux à prendre la route de l'Hexagone. Notre consoeur de Radio France, Soleil Le N s'est posé une question très pertinente. Qui va prendre le volant cette année Madame, Monsieur Alors Messieurs, rangez votre fierté. L'adage « femme au volant, mort au tournant » ne serait qu'une légende. Posez la question à des hommes. Qui conduit le mieux Les hommes ou les femmes Les hommes. On a acheté une voiture neuve, une semaine après elle était déjà griffée par ma femme. Elles ont un, un sens d'orientation limité par rapport à un homme, sens du volume, sens de l'espace et tout ça là. Je pense que c'est beaucoup plus évolué chez l'homme que chez la femme. Ah, le joli cliché des créneaux. Poser la même question à une femme, elle sera plus nuancée. Ça dépend pas du sexe en fait, ça dépend vraiment de l'expérience et euh, si on a peur ou pas au volant. Emmanuel Barbe prend lui moins de gants. Conduire bien, c'est pas blesser les autres, pas tuer les autres. Et de ce point de vue-là, les femmes conduisent bien mieux que les hommes. Le délégué interministériel à la sécurité routière s'appuie sur les dernières études. 85 des accidents mortels sont provoqués par des hommes, ont pour hauteur des hommes. Les hommes aiment rouler plus vite. Donc contrairement à ce qu'on pense, le vrai adage, ce serait homme au volant, mort retournant. La raison peut être à trouver dans la psychologie des femmes, leur éducation, où l'on met en valeur la prudence plus que la performance virile. Il y a sans doute chez les femmes moins de volonté de s'exposer, peut-être plus de conscience de ce qu'elles risquent. Le fait que les femmes donnent la vie, qu'elles s'occupent des enfants, se projettent plus dans la prudence, qu'elles ont peut-être plus peur aussi. C'est une, une vraie vertu. Le message de la sécurité routière est clair. Messieurs, il vaudrait mieux pour ces départs en vacances que vous laissiez le volant à Madame. Et voilà, c'est dit. C'était un reportage de Solène, à l'EN de Radio France. Et justement, on va voir comment ça roule sur la route des vacances avec déjà des ralentissements vers la frontière française, Antoine Binamé. Oui, sur le 19, Bruxelles-Valenciennes au niveau du poste frontière Danzy et sur le 17, Anvers-Lille, ça c'est au niveau des requèmes. Dans les deux cas, vous perdez entre 25 et 30 minutes. Par contre, vers, le, vers Arlon, vers le Luxembourg, tout ça, c'est assez fluide sur le 411. Pas de problème pour le moment à ce niveau-là. Et puis quelques petits ralentissements sur le ring de Bruxelles à vous signaler tout de même. Zaventem-Carrefour-Léonard en circulation intérieure et Zaventem-Grand-Bigard en circulation extérieure extérieur, une dizaine de minutes supplémentaires. Votre voiture est en morceaux à Tire-le-Mont Et tiens, c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Le journal de 13h tout à l'heure, ce sera avec Simon Gérard, passez tous un bon temps de midi. Et moi je dis femme au volant, c'est géant Marianne. Ah non, c'est nous les meilleurs. Eh oui, si vous tenez absolument à faire le bob, pourquoi refuser franchement hein <rire>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 Si tu tombes, Beaucoup trop si Tourne-toi vers moi. To feel the wind blow, softy through my hair. I'm invincible. Whenever you are there, To the sun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 C'est la folie des soldes chez Mediamart Sur le plus grand assortiment de Belgique Et pendant les soldes Si vous commandez avant 16h en magasin Nous vous livrons votre achat le jour même Gratuitement, Condition en magasin Mediamart, je ne suis pas fou Faire la crêpe ah. Ou manger des crêpes mm. Lâchez-vous, Neckerman Vous êtes en vacances Réservez maintenant votre last minute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 ol Mi Un titre inspiré d'une valse argentine euh, qui s'appelait euh, « Kenadi, s'est pas mis je, je pense que je prononce pas correctement le truc, mais, mais voilà, c'est « Kenadier, s'est pas mis C'est Edith Piaf hein, qui réarrangera tout ça dans un premier temps en 1957 pour en faire la foule. Et c'est en 1989 qu'un programmateur musical français qui s'appelle François Berthelot en fera une relecture latine intitulée Amor, Demis, Amores sous le pseudonyme de Paco et ce tube arrivera en tête du top 50 français et forcément c'était le tube de l'été de cette année-là en 1989 A contre cœur, mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur, mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Faites d'erreur, qu'on en paye un jour les revers et contre coup Mais à quoi sert qu'on naisse à quoi sert qu'on meure Sans avoir vécu ses rêves, même les plus fous Quand on le leur... vivacité dans les trois mousquetaires Olivier Dion c'est son vrai nom de mes propres ailes et on va voler jusqu'à jusqu'à, jusqu'au domicile de, de Nicolas tiens pourquoi pas pour la météo des plages et des vacances à tout de suite Je suis en train de découvrir les conditions sol des meubles rigaux à viser. Et je peux vous dire que ce ne sont pas les petites remises qu'ils vous préparent. prépare. Ah non, désolé, je peux pas vous en dire plus à la radio. Mais si vous passez à viser, vous saurez tout. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. <rire> en famille ou entre amis, vous avez été des millions à suivre le parcours des Diables Rouges sur la Une, Vivacité, RTBF Fovio et sur les écrans géants.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 Vivacité présente le village gaulois. Au son des cigares, une farandole de produits français et wallons à déguster dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Et cette année, une formule goûteuse et pas chère de lunch gaulois tous les midis. Le village gaulois, au cœur de Liège. Faisons la fête du 23 juin au 17 juillet.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 Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Et c'est l'heure de la météo des plages et de vos vacances avec Denis Collard. Voici un SMS, Denis, que je vous lis. Bonjour, je pars pour Valoir, près de Chambéry. Puis-je connaître la météo Bonne journée à vous. C'est signé Joe. Denis, Joe, doit-il s'attendre à une météo plutôt Joe Bijoba ou Joe aurait dû partir ailleurs Non, bah écoutez, Stéphane, ce sera quand même un petit peu Joe Bijoba, puisqu'on aura 21 degrés à partir de demain sur Valloire, avec un risque d'averse orageuse en fin de journée, 23 degrés dimanche et même 25 euh, lundi. Mais attention, à chaque fois, le risque de voir se développer un orage en fin de journée est possible. Par contre, on annonce une météo plus fraîche à partir de. Euh, de mercredi prochain avec 16 degrés mais ça ne durera que deux jours ensuite les températures repartiront à la hausse. Terminons la semaine par la Corse. Plusieurs SMS sont arrivés pour nous demander le temps pour la semaine prochaine sur l'île de beauté qui était d'ailleurs à l'honneur dans la grande évasion cette semaine de Denis. En effet, avec beaucoup de témoignages qui nous donnent envie de découvrir l'île de beauté, si ce n'est déjà fait. Une île de beauté où la météo restera bien clémente tout au long de la semaine prochaine. Avec dimanche, encore 31 degrés, 32 lundi, 31 mardi. Et puis, on passe à des valeurs de 28 pour mercredi, 26 pour jeudi prochain, avec possibilité, là, un petit peu plus de nuages. Mais déjà, à nouveau, 28 degrés pour vendredi prochain. Donc, euh, voilà, L été est bel et bien installé sur l'île de beauté, donc vous n'aurez aucun problème en visitant la Corse. Merci beaucoup Denis Nicolas. c'est avec un grand plaisir que l'on vous retrouvera dès lundi pour évoquer la météo des plages et de vos vacances. Si vous souhaitez proposer des destinations de vacances à Denis Collard, n'hésitez pas à envoyer votre SMS au 3063 vous pouvez aussi passer par le site vivacité.be, vous cliquez sur un air de vacances contactez-nous et on reçoit toutes vos destinations et c'est avec vraiment un réel plaisir que l'on vous dévoile la météo de votre lieu de villégiature. Don't bury me. Demons and the voices saying nothing's gonna be okay. C'est Burn avec Under et dans un instant, Les People en vacances avec Ophélie Fontana. Tour de France 2016. Ce vendredi 8 juillet, 7e étape. 162 km/500 en montagne entre l'île Jourdain et le lac de Payolle. C'est le moment de retrouver Samuel Grulois. Bonjour Samuel. Bonjour Stéphane. Place enfin à de la haute montagne dans ce tour. Ah oui, cette haute montagne qui arrive trois jours plus tôt que l'an dernier. C'est la première des trois marches pyrénéennes à gravir cette année. Une première marche plutôt abordable avec comme seule difficulté aujourd'hui une côte de quatrième catégorie et l'ascension du col d'Aspin. L'Aspin, c'est une montée de 12 km à 6,5% de déclivité moyenne. L'arrivée ne sera pas jugée au sommet de l'Aspin, mais 7 km en contrebas au bord du lac de Payol. C'est important, c'est vraiment une différence importante par rapport à l'an dernier où lors de la première étape pyrénéenne, Christophe Froome avait assommé le Tour de France au sommet de, du col de l'Aspin pierre à Saint-Martin. Les organisateurs avaient modérément apprécié ce succès écrasant du Britannique. Et donc, cette année, la première étape n'arrive pas au sommet, mais bien en contrebas, ce qui permet toujours à des possibles coureurs lâchés de refaire une partie de leur retard dans la descente, même si cette descente ne fera que 7 km aujourd'hui. Demain, même chose, on arrivera à Bannière-de-Luchon, dans la vallée. Par contre, dimanche, dernière étape à Pyrénéenne, avec là, une arrivée au sommet, clairement, pour peut-être voir le tour basculer, mais le tour ne basculera pas aujourd'hui. C'est certain, d'autant plus que les conditions ont été correctes depuis le départ du Mont-Saint-Michel, que les 198 courant engagés sont toujours là. Aucun abandon, même si certains ont plus souffert que d'autres. On pense à Morkoff et à Bennett, qui ont lourdement chuté sur la première étape vers Utah Beach. Ils sont toujours là, mais ils galèrent chaque jour. Et puis, il y a l'énigme Alberto Contador qui est tombé, lui aussi, lors des deux premières étapes. Il s'accroche. Il a déjà un débours d'une minute trente sur ses principaux adversaires au classement général et on va voir aujourd'hui euh, s'il tient la route dans euh, cette ascension euh, du col d'Aspin même si pour l'instant il a euh, relativement limité les dégâts euh, le leader de l'équipe euh, Tinkoff, il y a du monde euh, au niveau du lac de Payol, lieu euh, de vacances, lieu touristique, il y aura donc du monde aussi euh, sur les premières rampes pyrénéennes évidemment où il y a euh, toujours, toujours tous les ans euh, de nombreux amateurs euh, de cyclisme et puis de nombreux touristes en vacances, beaucoup de Belges d'ailleurs euh, qui qui viennent dans la région, qui ne sont pas spécialement de grands amateurs de cyclisme mais qui apprécient se retrouver dans cette ambiance si particulière de la montagne et franchement on est content d'y être et de voir ces images toujours sublimes et de la montagne et des supporters le long du bord de la route. Le départ sera donné à 13h10 aujourd'hui, c'est un petit peu plus tard que d'habitude, à 13h10 à Lille-Jourdain, c'est dans le Gers et je rappelle que le maillot jaune est toujours porté par un belge, Greg Van Avermaet, on croise les doigts et on se dit qu'en s'accrochant il pourrait Vous toujours le porter ce soir. Profitez-en bien en tout cas de ces beaux paysages et de la course bien sûr Samuel Grulois, vous nous la faites vivre sur Vivacité euh, tout au long de cette journée et puis euh, à suivre également à la télévision encore sur internet rtbf.be slash ovio, à bah, demain déjà <rire> Euh, demain mais d'abord à tout à l'heure dans le journal de 13h <rire> La <rire> journée ne fait que commencer Stéphane Oui c'est vrai, vous l'avez dit, le départ à 13h10 euh, On l'a compris Allez Pascal Obispo et puis on passe un coup de fil à Ophélie Fontana pour voir comment elle va Et puis lui poser des questions sur ses vacances Je ne sais plus d'où naissait Ma colère Il a parlé ses Sa bouche voulait plaire. Où fuyais-tu, ma timide colère? Je ne sais plus. Plus, regardez ce que j'aime dès qu'il sourit, tous mes plats sont perdus. Calobispo qui chante des poèmes sur son nouvel album Je ne sais plus, je ne veux plus Allo Ophélie Fontana Allo allo <rire> Oui, On pourrait, Aussi, on pourrait, hein. cette saison Bonjour, comment ça va ben Super et vous Mais Très bien, merci de répondre à nos questions en direct des People en vacances Où partez-vous cet été Je vais partir à la montagne en France, dans les Alpes françaises Après le Tour de France alors Euh, oui, je ne sais pas s'il sera terminé. En tout cas, moi, je sais que je pars le 22 juillet, le lendemain du 21 juillet, parce que je travaille pour la RTBF. Donc, je, je couvre le défilé du 21 juillet, je pars le lendemain. Mais peut-être que oui, ce sera juste la fin du tour. Je ne sais pas très bien. Mais je ne vais pas pour pédaler. Moi, je vais plutôt pour marcher, de toute façon. D'accord. C'est votre passion, la marche Donc, vous êtes plutôt vac vacances sac à dos euh, plutôt non, que farniente. Non, pas forcément, ça dépend, j'aime bien j'aime bien varier, là j'ai fait pendant quelques années plutôt côte, plutôt farniente, mais en même temps découverte, et là j'avais envie de, de plus retourner vers la nature, un peu de marche donc voilà, j'aime bien alterner. je ne suis pas plus l'un que l'autre j'ai fait énormément de randonnées avec mes parents quand j'étais jeune, presque parfois avec un peu de dégoût à l'époque, parce que quand on est ado, sac à dos, marche à pied, bon bref, on a mm -hmm. parfois un peu marre, moi j'étais un peu dégoûtée j'ai un peu mis ça de côté, puis là, voilà j'ai envie, envie de retenter l'expérience et faire des vacances un peu plus nature, comme Ça, donc voilà. Très bien. Ça, donc ça, ça plutôt, bien. plutôt camping que hôtel cette année-ci, si je comprends bien. Non, ce sera à l'hôtel malgré tout. Je vais okay. pas non vu quand même avec les enfants, etc. Je me dis, je fais quand même pas l'expérience poussée à son extrême avec euh, euh, nuit dans les gîtes, etc. Non, ce sera hôtel avec des randonnées où on revient chaque fois, on vient chaque soir. Donc voilà, ce sera quand même cool et au moyen une petite piscine pour quand même ménager des petites pauses sympas pour les enfants. Quel était votre meilleur souvenir de vacances Ouf, il y en a tellement, mais ouais, les vacances que j'ai eues l'année dernière étaient assez sympas. On a fait des vacances un peu itinérantes, comme ça on était en voiture avec les enfants, on a fait tout le tour de la Floride aux états unis mmh. C'est la première fois qu'on faisait comme un plus grand voyage avec eux, changer à peu près tous les jours avec plein d'émotions différentes, plein de découvertes, plein d'expériences. Donc voilà, c'est les plus fraîches dans ma tête, il y a plein d'autres super souvenirs, mais les dernières vacances ont été particulièrement, particulièrement sympathiques. Si vous pouviez choisir la météo de vos vacances, ça serait quoi C'est quand même sexy, d'autant qu'on en manque un peu en Belgique, on a quand même besoin de faire le plein de vitamines D. Donc même si je vais à la montagne et a priori pas trop pour faire de la bronzette dans un transat, j'aimerais quand même bien qu'il y ait du soleil. C'est nettement plus agréable, surtout pour en donner. Bon, voilà, je croise les doigts. Soleil, chaleur aussi, ou vous supportez bien ça oh Oui, j'en ouais. assez, oui, assez bien la chaleur et je supporte ça assez bien. Donc euh, oui, euh, si on avait un bon 30 degrés, là, ce serait quand même pas mal. C'est l'heure de l'apéro, quel bien. est votre cocktail préféré Euh, je ne suis pas très cocktail. J'aime pas quand on commence à mélanger trop trop de choses en même temps. Vin, je, suis très, euh, je suis très bulle. Moi, je suis plutôt alors un ah, un petit cava oui. ou un petit champagne pour les circonstances, pour les grandes occasions. Génial. Voilà, plutôt Votre... plutôt ce qui est petit. Votre plat de l'été préféré? Oh, je suis très salade, donc les salades à toutes les sauces, c'est vrai que l'été c'est la saison de la salade, donc voilà, la salade agrémentée un peu de mille et une façon, ça c'est vraiment mon must de l'été. Ophélie Fontana, si euh, vous étiez devant un, un marchand de glace, ce serait plutôt fraise, vanille, chocolat, un autre parfum Vanille, le classique. Une quel... valeur sûre. En général, on n'est oui. pas trop déçu. En général. <rire> en général. En général, oui. En dans... général, il faut bien préciser. Il faut quand même bien choisir son glacier. Pour l'artisanal, on a moins de surprises. Dans, dans quel endroit vous sentez-vous en vacances chez nous en Belgique Ah, oh, à la côte belge. À la Côte-Belge ou dans les Ardennes, c'est un peu les deux extrêmes, mais quand même à la Côte-Belge, vu que j'y vais ce week-end en même temps, c'est ça, j'y pense aussi, vu qu'il va faire beau, je trouve qu'on a quand même de la chance de vivre dans un pays où on a pas mal oui. de choses variées finalement, on a, on a les Ardennes qui sont un peu plus vallonnées, on a la mer, quand, je trouve que quand il fait beau, quand il y a le soleil en général, il n'y a pas besoin d'aller bien loin et la côte, on se sent déjà en vacances, donc oui, oui simplement là-bas. Et votre station balnéaire belge préférée, c'est plutôt euh, La Panne ou Knock <rire> Entre les deux. Oh plutôt plutôt Knock, oui. Plutôt knock. Bon bah c'est noté. Merci Ophélie Fontana d'avoir répondu au questionnaire des People en vacances. Avec plaisir. Et Avec on plaisir. vous souhaite de bonnes vacances à partir du 22 juillet après avoir chanté voilà. la Brabanson en direct sur la, la main RTBF. Sur le coeur, bien sûr. <rire> bonnes vacances à tous les auditeurs de Vivacité. Merci Ophélie, à bientôt. A bientôt.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 Vivacité présente, les Francofolies de Spa. Au Village Francofou, une affiche irrésistible avec vos artistes préférés dans une ambiance incomparable. Huggy, Alison Doroux, Suarez, Jen, Bastien Becker, La Grande-Sophie, Les Monstros et bien d'autres. Info, francofolie.be avec le soutien de la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Durant ce mois de juillet, les meubles Teller à Butchenbach vous invitent à la détente. Profiterez des soldes pour réaménager votre intérieur. Grâce à nos salons tout confort, nos salles à manger à vivre, nos literies de grande qualité ou nos luminaires, vous jeterez l'encre pour enfin profiter. Meubles Teller, à Butchenbach, votre bonheur sur mesure. Mais dit, créateur de chaleur.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 était sur Vivacité, elle sera en concert Vivacité dans le cadre des Francofolies de Spa. Réservez vos places hein, si vous ne l'avez pas encore fait sur rtbf.be slash ticket et d'ailleurs les Franco de Spa, c'est Bruno Thumer, c'est Régine Dubois qui vous les feront vivre en direct tous les soirs sur Vivacité, on se réjouit, c'est dans quelques jours à peine. Dans un instant, le beau vélo de Ravel à l'honneur après Yubi40. Une ride depuis le milieu des années 80 You be 40, I got you babe Le beau vélo de Ravel C'est au vivacités. Et le seul vendredi et le vendredi, c'est le jour des répétitions et du montage des infrastructures du beau vélo de Ravel qui vous accueillera demain à Oupey pour une balade à vélo dans la région. On retrouve Adrien Jovenot ainsi que son acolyte sur place afin de nous dévoiler les coulisses de l'installation qui se fait actuellement dans le parc du château Cursus. Bonjour Adrien. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous, c'est maintenant une habitude. Hein. Le vendredi, on se retrouve depuis le, le camp de base, le village du Beauvélo de Ravel, à Oupey cette semaine. Francis Hubin, là vous avez dû déployer des trésors d'imagination pour installer euh, nos chapiteaux, nos podiums, nos tréteaux au pied du château Cursus. C'est ça, au pied du château d'Houpey, dans le parc du château rue... Euh du roi Albert et effectivement Adrien, c'était pas évident de, de rentrer la scène qui fait quand même 13 mètres sur 14 et qui est un camion de 45 tonnes dans le fond du parc pour aller se mettre au pied de la tour, mais ça vaut le coup d'œil. Oui, c'est au chausse-pied, mais c'est super beau. Très très très bien. Il y aura beaucoup de complicité, beaucoup de chaleur humaine demain pour ce beau vélo de raveil dans la capitale wallonne de la fruiticulture. On va longer des pommiers, des poiriers, des sorisiers, des pruniers et même des Vignes, Oui, avec pas mal de vignobles maintenant qui sont installés. On va passer le long des, des coteaux et on va pouvoir traverser euh, les vignes. C'est une balade, je regarde euh, notre... 30 route. km, hein, voilà, euh, moyenne, euh, elle n'est pas difficile. Euh, donc on va quand même longer assez bien la Meuse, on ira euh, au Trilogie Port, euh, Donc c'est des aménagements cyclables qui ont été faits du Ravel un réseau Ravel qui traverse le Trilogiport. En direct demain, le départ sur Viva à 13h, mais vous pouvez venir plus tôt évidemment pour déjeuner avec nous à partir de 9h30. Et sur mon tandem, il y aura Kiki l'innocent, oui. Martin charlier <rire> en ce... Originaire de RV. Oui, en ce week-end final de l'Euro 2016, il va être le feu. Et il va chanter, parce qu'il chante aussi, oui. Kiki l'innocent, à découvrir donc samedi sur notre podium. C'est déjà demain. Et dès 9h, Olivier Coll et Candy Scotter seront dans le village du beau vélo de Ravel en direct sur Vivacité à Oupay pour animer En Cuisine qui fera la part belle aux producteurs locaux présents sur place, mais aussi aux recettes de la région et à ses meilleures tables. Et cette semaine, émission spéciale écoutez bien, glace, sorbet et granité, rendez-vous dès 9h sur Vivacité. Le beau vélo de Ravel, avec notre partenaire Electrabel, Electrabel et Kito sont prêts pour de belles balades au beau vélo de Ravel. Viva tu me recommandes quoi comme institut de beauté Din Institut à Jupi, Ils proposent des soins de qualité, des maquillages permanents et même la cryothérapie. L'Institut d'in existe depuis 30 ans et tu vas adorer leurs conseils personnalisés. Le commerce, autrement,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 I can't dance, souverphonique sur Vivacité en ce vendredi, classé rouge pour les départs en vacances et justement on va faire le tour du monde, enfin on va visiter trois pays, <rire> voir ce qui s'y passe en Australie par exemple, Justin Timberlake est dans le top 3 du tip-top australien Au Botswana, le numéro 1 c'est David Guetta Kelvin Harris est numéro 1 en République tchèque. le Tip Top avec Thomas Lorydez. Vous pourrez gagner Puggy, l'album Colors demain dès 10h30 dans ce nouveau classement du Tip Top Vivacité. Et sachez aussi demain que Vivacité en concert entre 18 et 20h sera consacré à Puggy en exclusivité pour l'RTBF. Et bien, le groupe a enregistré un concert et vous découvrirez donc Puggy en concert sur scène dans un concert très intimiste emmené par Bruno Tumers. Pour terminer, avant de rejoindre Émilie de Kegel, voici Renan Luce, Bon visite aux voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime au glissant or et noir, tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, je maudis les techniciens dont les D'or vénitien découpe, t'en tranche la moindre, pervanche déjà bien, Renan Luce sur Vivacité. Vous préférez vos voisins, vos voisines, Émilie Oh, ben euh, les voisins. <rire> les voisins, évidemment. Encore faut-il qu'ils ne soient pas trop bruyants. Oui, surtout euh, sur la nuit. <rire> surtout la nuit. <rire> Expérience vécue. Oui, j'ai cru lire ça un jour. Oui, oui, oui. Bon, oui, euh, oui. les vacances, le thème de la vie du bon côté dans quelques instants. Voilà, vos meilleures vacances, vos pires vacances, vos souvenirs, vous nous les envoyez entre autres par SMS au 3063. Et tout de suite, la météo avec vous de Nicolas. La Chimée dorée, caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876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 Un lave-linge, un séchoir et tout l'équipement de la buanderie pour moins de 300 euros, un micro-ondes, un aspirateur ou une centrale vapeur pour moins de 100 euros. C'est vraiment le moment de profiter des soldes chez Kitchen Market. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Bonjour tout le monde, vous écoutez Vivacité, il est 13h. Les policiers étaient clairement la cible à Dallas. Des snipers ont tiré sur des agents en marge d'une manifestation dénonçant justement les violences des forces de l'ordre aux états unis Cinq agents ont été tués. Les routes classées rouges en Belgique aujourd'hui à cause des départs en vacances. Il y aura du monde à la mer. Comment ne pas perdre vos enfants dans la foule À la côte, un sauveteur nous donnera quelques conseils. Autour de France, première étape dans les Pyrénées aujourd'hui. Greg Van Avermaet, notre compatriote, est toujours en jaune. Il dispose de 5 minutes d'avance. Espérons que cela suffira. 19 millions de Français ont regardé la demi-finale à la télévision. Hier, dimanche, la finale de l'Euro de football sera retransmise sur M6 et non sur TF1. Les deux chaînes, figurez-vous, ont dû se départager par tirage au sort. Le journal de 13h avec vous, Simon Gérard. Bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Aux états unis la situation